Bonjour, l'Egypte aux urnes s'est pris autour de l'élection、oh. présidentielle. a u o d h u au d u m e n t j s q u u t e m p historique, après 30 ans de règne m o u a r a k Peace.